Merci de rester branché sur les zones de la radio-télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque. L'émission d'aujourd'hui porte sur le rôle du citoyen burundais dans les préparatifs et participation aux élections prévues au mois de juin de l'année en cours. Le prescrit de la loi fondamentale qui est la constitution est clair dans certains articles sur le rôle du citoyen en ce qui est contribution pour bâtir le pays. L'article 6 de la constitution burunaise indique que le principe de la République du Burundi est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 7 de la même constitution stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple que l'exercice soit directement par la voie de référendum, soit indirectement par les représentants. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'article 8 stipule que le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Au moment où le Burundi s'achemine vers les élections communales et législatives, et vu le droit du citoyen lui conféré par la Constitution, plus d'un se demande le rôle du citoyen dans les préparatifs et la participation aux échéances électorales les prochaines. Dans son processus, le rôle du citoyen aurait des limites. Ce droit commence par où et se termine par où C'est le peuple qui élit et qui donne le mandat populaire à ses représentants, a-t-il le droit de contrôler l'action de tout ce dont il a mandaté Avant de prendre des décisions, est-ce que le peuple doit être consulté Comment est-ce que le citoyen peut agir face à une mauvaise gouvernance A-t-il au moins cette prérogative Qu'est-ce qui doit être fait pour garantir le droit et le devoir du citoyen avant et après les élections Comment est-ce que les Burundais doivent se comporter pour consolider la démocratie, la bonne gouvernance, la justice équitable J'en passe. Voilà quelques-unes des questions qui vont nous guider au cours de cette émission. Dans le débat, nous avons trois invités, à savoir le politicien Léon Sengen d'Akoumana, qui a été président de l'Assemblée nationale. Je signale ici que vous êtes membre. Influents du Parti Savoyen Afrodibou. Membres du Parti Savoyen Afrodibou, pas influents. Mm -hmm. <rire> je vous remercie de m'avoir invité. Je salue mes collègues, je salue également nos auditeurs. Nous sommes également avec, <rire> comme invité, le politicien, parce qu'il membre de l'Uliprona, c'est vrai Très vrai même, mais hormis hormis ceux qui ne le voudraient pas. Mm -hmm. Influents aussi Mais m'est très influent. Ça me quand même que je, je vous réciproque les salutations. Uh -huh. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter tous les meilleurs voeux de nouvel an. Les voeux de bonne santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Et je réitère les mêmes voeux pour tous les auditeurs et les téléspectateurs de votre programme la radio et de la télévision Isangani. Merci beaucoup et pareillement, nous sommes également avec Oskar Ndouaroukira, expert en planification, bienvenue dans Mosec. Merci beaucoup pour l'invitation et je salue mes collègues ici, mais aussi les auditeurs qui nous suivent, qui nous écoutent. Uh -huh. Merci d'être là. à la cabine technique, je suis avec Eric Ouimana et Inno Saoui Monimana dernierrou est à la réalisation et vari je suis à l'animation de ce débat re et bienvenue à ce débat vous préparez par la radio télévision etanganiro en collaboration avec le service anglican pour le développement communautaire durable sadade en sigle mosaïque l'entendons donc le décor de ce débat avec la première question que j'adresse aux politiciens ici présents. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple burundais jouit pleinement de ses droits et devoirs Honorable Léon Sengenakouma. Ça serait trop dire que le peuple burundais jouit aujourd'hui de ses droits et devoirs. Mmh. Au moment où on voit que les droits fondamentaux de la personne humaine sont violés régulièrement. Mmh. Au moment où on voit que les libertés publiques Euh, ne sont pas respectés mais mais si est euh, écrite dans la constitution et dans les autres lois c'est très difficile de dire de, de parler de, de de ces droits des citoyens surtout surtout en ce qui concerne euh, la préparation et l'organisation des élections mmh. euh, parce que je crois comprendre que vous avez beaucoup insisté de ces droits et de devoirs en ce qui concerne le processus électoral alors Parler euh, des droits, des, des devoirs et libertés des citoyens, je commence, voilà, vous avez commencé en, en citant quelques certaines dispositions de la constitution, que nous sommes en démocratie, où on parle du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je ne le vois pas ainsi. C'est un concept qui est écrit, c'est écrit, c'est comme ça que c'est défini. Mais en réalité, aujourd'hui, on assiste à un pouvoir de l'autorité, par l'autorité et pour l'autorité. C'est différent. 1 mmh. c'est lui qui dicte tout c'est pas le citoyen qui dicte tout donc la, la constitution mmh. Hein, mmh. cet article violent bien sûr bien sûr alors deux vous avez cité d'autres articles je n'y reviens pas pour savoir exactement pour connaître exactement le rôle du citoyen dans ce processus il faut partir des principes qui guident les élections mmh. Les principes qui guident les élections 2 le cadre de garde des élections ou le cadre juridique. 3 la mise en place des structures qui préparent ces élections, donc la saignée de ces démembrements, si vous voulez, mm -hmm. les lois, la saignée, les structures, mais aussi voir comment est-ce que le structure est organisé et comment les résultats sont rendus publics, la programmation des résultats. C'est là où vous pouvez réellement bien cadrer le rôle du citoyen, son rôle, son implication dans tout cela. Est-ce que dans les activités déjà organisées par l'enseignement, le rôle du citoyen n'est pas prévisible Non, il n'est même pas consulté, il ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Il, il le saura quand on va l'appeler pour se faire inscrire et pour aller voter. Voilà ce qu'il a ce que le citoyen connaît de tout cela. Mmh. Il devait le connaître par le biais de ses représentants, ça veut dire particulièrement les députés et les sénateurs. Mais le chef de l'État, lui-même, a dit à Kigobe, il a dénoncé que les députés et sénateurs sont là uniquement pour prendre des, des indemnités, et, uniquement. Et effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas le rôle du Parlement dans la défense de ses droits et devoirs des citoyens, mm -hmm. pas uniquement ce qui concerne les, le processus électoral, mais aussi dans la mise en application des programmes gouvernementaux. On ne voit pas ce rôle. Ça veut dire que et les textes de loi, mm -hmm. les textes légaux, et les institutions, et les dirigeants, n'assuraient pas la protection du citoyen ne respectent pas les dispositions légales pour le respect des droits et des devoirs des citoyens. Nous sommes dans une logique d'usage de la force, surtout en ce qui concerne le processus électoral, on mm -hmm. le voit. Donc c'est pour dire que le citoyen n'a aucun jour, sauf d'aller se faire inscrire et élire il n'a aucun autre rôle. Mm -hmm. Merci beaucoup euh, Léon Sengdakoumana. Je suis avec Étatien ce moment membre d'un impronnant politicien. C'est la même question, est-ce qu'aujourd'hui le peuple burundais jouit pleinement de ses droits, liberté, devoir pour ne citer que cela Aujourd'hui, surtout dans ce processus électoral déjà en cours. Merci beaucoup. D'abord, tu ne peux pas parler de jouir et faire allusion au devoir. Je pense que quand vous parlez de, de jouissance, c'est beaucoup plus pour les, les droits et libertés de, de, de chaque citoyen bondé. Mm -hmm. Sinon, pour le devoir, je pense qu'on peut euh, en parler sous un autre titre ou un autre qualificatif. Mm -hmm. Alors, s'il si faut parler de jouissance, euh, des droits et libertés publiques ou des droits et libertés du citoyen, surtout en, en matière de processus électoral, je dirais que la jouissance n'est pas du tout euh, une réalité. Mm -hmm. Parce que, comme euh, vous l'avez probablement lu, Léon a paraphrasé l'article de la Constitution mm -hmm. qui dit que le gouvernement est l'émanachie du peuple, par le peuple pour le peuple. Mm -hmm. Ça, c'est un principe sacrosain qui peut être euh, un principe qu'on a tiré d'ailleurs, Euh, mais qui n'est pas la réalité chez nous. Mmh. Expliquez-vous. Euh, je m'explique. Dire que c'est des manassures du peuple, quelqu'un qui n'est pas visé dirait que oui, parce qu'il y a des élections. Mmh. Mais il faut voir de quelles élections on parle tant. Et ce sont les élections démocratiques euh, euh, Oui, mais ce n'est pas démocratique chez nous parce que la pour que chaque élection soit démocratique elle doit remplir certaines normes et standards internationaux ce qui n'est pas le cas. Mais probablement qu'on va y arriver. Il y, a, il y a la constitution, il y a le code électoral, a... Oui, c'est vrai. Il y a un légal qui est là mais qui est conçu comment Qui est conçu par qui et au profit de qui Justement pour répondre au contenu de cet article 7 de la constitution est-ce que cet environnement cet environnement légal et réglementaire du processus électoral est conçu par le peuple et pour le peuple ce n'est pas évident parce que il enferme justement la privation de certains des droits et libertés pourtant consacrés par des principes sacro de la Constitution et des autres pactes et conventions internationaux que le Burundi a ratifiés. Mmh. Euh, deuxième aspect, euh, c'est que, justement, euh, pour qu'on puisse jouir pleinement de ses droits et libertés en, en matière de processus électoral, euh, on devrait, en principe, euh, nous consulter sur toutes les étapes. Mmh. Or, ce n'est pas le cas, je venais de le dire, pour l'élaboration du cadre en regard réglementaire. Mm -hmm. Il une réunion Tu sais que en regard réglementaire ne peut pas se, se discuter dans une seule réunion ou, ou se concevoir dans une seule réunion. Mm -hmm. euh, même si cette réunion <rire> aurait eu lieu, ce n'est pas vraiment une preuve suffisante pour conclure que le peuple a été consulté. Donc la, la représentation euh, n'a pas été effective pour représenter non le peuple Non, du tout. Mmh. L'autre aspect... Pourtant, Luprona était là Il s'agit de l'UPRONA. C'est l'UPRONA instrumentarisé par le parti au pouvoir. Je suis désolé de le dire. Et j'ai des preuves sur l'abondante pour ça. Je défie quiconque viendrait ici pour me dire le contraire. Mmh. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Alors, euh, le deuxième aspect, euh, c'est euh, relativement au processus, parce que vous avez circonscrit euh, qu'on parle de ces droits et libertés dans le cadre du processus électoral. La, la phase de l'élaboration du cadre légal et réglementaire, euh, qui est fait à moi, même si on peut en parler, même pendant toute l'émission, il y a la mise sur pied de, de l'organe chargé de la gestion du processus. Je parlais de la commission électorale, nationale, indépendante, uh -huh. et ses démembrements. Tout le monde sait comment elle est mise en place, et tout, tout le monde sait comment elle est composée. Uh -huh. que, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des provinces, au niveau des démembrements, au niveau des communes. Ce n'est que le parti au pouvoir, dans une moindre mesure, même ces partis, dits satellites, elles ne sont représentés que par une infime minorité de représentants. Mmh. Et la réponse donnée est que tout le monde ne doit pas être dans ces C'est une euh, fausse conditions. réponse. Est-ce que les 9 ou les, les 15, suivant le nombre qui mettent en place, est-ce que tout ce monde-là doit être membre du CNTD-FTD Est-ce qu'il peut nous, euh, nous nous convaincre que les, les membres du CNTD-FTD sont les plus avisés pour conduire à bon port le processus électoral plus que les autres Alors, enfin, il y a d'autres aspects. Il y a l'observation, il y a des observations, des observations par euh, des étrangers et des organisations de la société civile, des confessions religieuses, mais aussi des mandataires des partis politiques mm -hmm. ou des indépendants qui se sont fait inscrire. Et tout le monde sait comment ils ont été malmenés lors des élections précédentes pour ne pas justement suivre... Comme la loi l'indique, malheureusement, comment le décompte des voix est fait. Et pourtant, eh, curieusement, dans ces textes, il est clairement indiqué que le, les mandataires des partis politiques doivent rentrer avec les PV des résultats signés. Euh, pourquoi cela n'est pas fait Pourtant, c'est écrit, noir mmh. sur blanc. Donc, vous comprenez que... Les droits et de libertés des citoyens burundais ne sont pas du tout respectés en matière de processus électoral. Mmh. Merci beaucoup Tassien Sibomana. Je suis aussi avec Oscar Ndouarugira, expert en planif en planification. Est-ce que tu trouves que le rôle du citoyen burundais est prévisible dans le processus électoral en cours Merci beaucoup pour la question. Euh, je dois commencer par l'historique. Mmh. Parce que là où on est aujourd'hui, c'est pas là où on a commencé. Mmh. Il y un moment où le pouvoir était héréditaire. Euh, on devrait naître avec euh, le pouvoir. Et tout le monde devrait suivre. Sous la monarchie. Ah, sous la monarchie. Et puis il y a la colonisation les colons sont venus. Ils ont pris le pouvoir et mmh. tout le monde les devrait les suivre. Et, euh, on a essayé de se battre pour les indépendances. On a fait des consultations avec le peuple pour dire si vous voulez être indépendant ou pas. Euh, on nous dit que le peuple ont choisi d'être libre et d'être indépendant. Ils choisiraient l'idée. Euh, mais on oui. sait que peu après, il y a eu c est, c est le mouvement des coups d'État qui a commencé. Où finalement, le pouvoir était été euh, gardé par ceux qui ont la force. Mm -hmm. euh, les militaires qui gouvernaient. Et, et Ils ont aussi organisé des élections. Mm -hmm. Parce que je sais que sous sur l'IPRONA... On a participé dans les élections, oui. euh, ils étaient organisés, on allait voter, noir, blanc, et tout ça. Mm -hmm. Et finalement, 93, on amorce les, euh, la démocratie, euh, bien sûr, qui nous a été aussi imposée par l'Occident. Mm -hmm. euh, mais quand même, qui s'avère être euh, la meilleure façon de, de nous organiser en tant que société. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs, plusieurs problèmes. Qu'on doit résoudre pour vraiment jouir dans cette démocratie comme il faut. Mmh. Alors là où nous sommes aujourd'hui c'est un contexte qui est un peu complexe euh, parce que euh, nous disons que nous sommes dans la démocratie, nous avons des écrits, nous avons des textes et tout qu'on mmh. euh, sort mais l'application est autre. Et je pense que mes collègues ici ont déjà dit que sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Euh, la mise en place de la CENI, tout ça, le, le, il y a beaucoup de choses vraiment qui ne marchent pas. Si nous voulons avoir une démocratie, euh, avoir le pouvoir du peuple par au peuple, pour au peuple, euh, nous devons comprendre qu'il y a chemin euh, à parcourir. Et nous devons vraiment nous forcer à le faire. Vous allez dire comme le précédent des interventions que la constitution n'est pas prise en compte aujourd'hui. C'est prise en compte d'un côté ou pas. Mm -hmm. euh, pour moi, l'important, c'est qu'on a déjà cette constitution et qui a des bons articles qui donnent des droits et libertés à la population, mm -hmm. même si l'application n'est pas comme on le veut. Mais quand même, Et nous avons cet espace de l'exploiter. C'est à nous, le peuple, vraiment de chercher comment l'exploiter. Mmh. Mais sinon, le rôle du, du, du peuple reste toujours au centre. Parce qu'on ne peut pas parler des élections si le peuple ne se présente pas pour voter. Mmh. On ne peut pas parler d'élections si le peuple ne s'inscrit pas pour pour constituer les fichiers électoraux. Mmh. C'est ce peuple même qui vont participer dans les partis. Ils sont dans les partis quand même. Nous avons vu un nombre de partis qui euh, qui veulent participer dans les élections. C'est ce peuple même qui vont utiliser euh, et nous avons encore une fois euh, des campagnes qui vont commencer. Donc on verra ce peuple qui bouge et qui donne de l'argent, vraiment qui s'engage et à participer. Mmh. C'est toujours au peuple. Mmh. Mais c'est relatif parce que si vous allez demander à celui qui soutient le parti au pouvoir, il va vous dire que tous les droits, libertés, on a réjoui sans problème. Mmh. Mais si vous allez parler aux autres, et comme Tassel l'a déjà dit, il y en a qui vont vous dire non, rien ne marche. Parce que euh, les histoires des de lois, euh, décrets, je sais pas, taille à la mesure, Euh, les histoires de dépods de des mesures tout ça qui se manifeste ici et là fait que certains font que certains se semblent sont se vraiment frustrés mm -hmm. et exclut du processus mais cela ne dit pas que tout est noir tout ne marche pas à mon avis je crois que euh, notre démocratie est à l'enfance mm -hmm. et on doit vraiment faire beaucoup pour arriver à ce que vraiment le peuple et son droit, de décider qui gouverne mmh. et qui ne gouverne pas. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment un pas qu'on doit faire dans les années peut-être à venir. Et nous devons vraiment euh, exploiter les libertés qui sont ici maintenant pour construire ça. Mmh. Et j'interpelle ceux qui ont des partis politiques de beaucoup travailler, pas seulement à viser les postes et les positions, mais plutôt de travailler à renforcer cette, cette population mmh. à ce qu'elle puisse avoir vraiment cette force qui déterminera finalement l'avenir de ce pays et la croissance de cette démocratie que nous avons déjà avec nous. Oui, et nous allons revenir sur votre appel vers la fin de l'émission en cours. Euh, Léon Sengenakouma, il y a Oscar Nwarugira qui indique qu'il y a, je ne dirais pas, des avances, qu'il y a une avancée significative dans la démocratisation au Burundi. Est-ce que le rôle du citoyen burundais, vous trouvez qu'il est limité dans le taille dans l'espace Surtout dans ce processus. Comme je l'ai dit au début, ça s'est rétourdié que, que, que nous sommes avancés en démocratie. <rire> nous ne sommes pas encore là, je le dis. Nous sommes dans une phase de transition mm -hmm. des régimes militaires dictatoriaux à cet idéal-là, à cet idéal de démocratie. ce n'est c'est sympa. Bon, quand si on est dans un processus, c'est sympa. Mm -hmm. dans... Il a donné l'historique, d'abord, il, il, il a bien fait de donner l'historique, mm -hmm des différents régimes socio-économiques ou politiques qui ont connu l'histoire de l'humanité. C'est très bien. Il y a eu toujours des progrès. Le, le citoyen a toujours revendiquer ses droits et libertés. Et il a toujours gagné. Tant où... ou tard. <rire> oui, il a toujours gagné. Mm -hmm même la situation actuelle d'Ovracha. Mais parler que nous sommes dans un contexte où on peut respecter les droits et libertés des citoyens, surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle les, abusivement élection, Il n'y a pas d'élection, il y a la fraude électorale. On assiste à la fraude électorale, c'est la manifestation du processus électoral. On assiste à l'usage de la force, à l'achat des conscience. Il y a beaucoup d'événements lorsque les élections approchent. Nous sommes à l'aveu des élections, tu vas voir ce qui va se passer. Hein. Et c est, c est, cette histoire d'élection, il y a, a d'ailleurs eu confusion entre les élections et la démocratie. Comme les élections donnent directement, immédiatement accès aux postes, et les postes donnent accès hein, euh, au pillage du pays, les gens se concentrent beaucoup plus aux élections, hein, qui peuvent dire une journée par rapport à la démocratie, qui est un ensemble de, de, de, de règles, de mécanismes pour gérer une nation sur une longue période qui peut aller même jusqu'à 100 ans. Mm -hmm. hein? et On, on confonce avec une journée d'élection. des élections disent une journée. Ici, mm -hmm. vais, nous. Alors, comment nous ne sommes pas encore là, comme, c est, c est un, ce sont des souhaits. Les, les, les souhaits ont été formulés dans les textes comme la Constitution, les autres lois qui émanent de cette Constitution. Ce souhait, on le poursuit, c'est un bon souhait, C'est un bon idéal. Alors, il serait il est très, très difficile de parler de l'implication des citoyens dans ce processus électoral quand on considère même ces phases. Tassien l'a dit, au niveau de l'élaboration du cadre légal et réglementaire des élections, le citoyen n'est pas associé, il ne sait pas ce qui se passe. Il devait être associé via son parti politique et les partis politiques se sont déjà résignés. Et les, les partis politiques sont entrés dans un contexte de forum, dans un cadre de forum dirigé par le parti au pouvoir et ils acceptent formellement les, les, les directives, les orientations données par le Pourquoi parti pouvoir. La volonté. Moi je ne sais pas. <rire> Quand je le dis, tous les partis politiques montent au créneau et commencent à me Est-ce je... que le Front des Bouffes partie de ces partis qui Qu qui se force. sont j'ai dit que au sont résignés à jeter la force, <rire> le parti a été contre mais en réalité le parti n'est pas d'accord avec ce qui se fait dans ce forum. Le rôle-là du citoyen, toujours, dans ce processus, ça a des citoyen, limites. Il commence par où Il se termine par où J'ai déjà dit que ce rôle n'est pas encore une réalité. Il ne joue aucun rôle. Je l'ai dit au début, ça commence lorsqu'il va se faire enrôler hein, et pour aller voter. C'est tout. Hein. Ça commence là et ça se limite là. Pour le reste du processus, il n'est pas du tout associé. Il n'est pas il n'est même pas informé. Mm -hmm. Ni par... Les pouvoirs publics ni par son parti parce que la démocratie interne parti politique aussi c'est c'est pas <rire> <rire> <rire> alors je pense mais tout en disant cela j'adhère à l'idée que la démocratie métépartite est basé si les élections le moindre marre de tous les régimes qu'il a cités. Mm -hmm. c'est le moindre mal ça veut dire que nous devons aller dans le sens qu'il était en train de dire informer former informer la population éduquer la population sur ses droits et devoirs constitutionnels pour qu'ils puissent les exercer effectivement lui-même et ne pas attendre que le député vaer à sa place que l'administrateur communal va exercer cela que l'autre l'une l'autre autorité va exercer ça que lui-même doit être et mesure de défendre ses droits mmh. ses devoir mmh. non seulement uniquement euh, électoral électeurs mmh. mais aussi d'autres droits il y a beaucoup de droits il, il a des droits poli de, de, politiques ça politique il a aussi des droits économiques il a des droits sociaux qui devraient même défendre plus que ses droits politiques mmh. oui donc il doit peut-être on y reviendra dans les propositions mmh. dans mais, les bah, oui, on a constaté que... mais je dis à ce niveau aujourd'hui Les droits et libertés des citoyens euh, Le rôle des citoyens dans le processus électoral n'est pas franchement évident parce que ces droits et libertés ne sont pas respectés. Mmh. On a constaté lors de l'enrollement euh, euh, des électeurs qu'il y a eu refus catégorique de la population d'aller se faire arroler. Comment est-ce que vous avez euh, capté cette situation Qu'est-ce que vous en dites C'est très simple. Le peuple est fatigué de de pseudo-élections. Je les appelle des pseudo-élections parce que qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée à la vie des citoyens, aux conditions de vie des citoyens. Alors, quand ils participent ils toujours à ces fraudes électorales, hein? à ces manipulations des processus électoraux, à ces fraudes électorales, qui ne voient pas que... ce qui devait élire ou ne sont pas élus... Hein? Et par exemple, je vais vous parler de ces droits-là. Quand on n'a pas le droit de se faire élire, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui sont interdits à se faire élire. J'ai cru comprendre que la CENI, parmi les 36 parties, a retenu, je pense, deux parties, mm -hmm. l'IPRUNA et le sein des députés. Mais ceux qui n'ont pas tout eu ce droit tout. de se faire élire, euh, euh, la Cour élire. constitutionnelle a tranché Est-ce que ah, est-ce que ça sera respecté Est-ce que ça sera respecté Je... Ces gens ont été écartés politiquement. Mm -hmm. C'est pas la Cour constitutionnelle qui les a écartés, c'est le <rire> qui C'est quoi ça en tout cas, il y a un beaucoup mais. Pour notre opposition, tu es déjà à ce niveau-là, t'empêcher à une personne d'exercer son droit parce que si on a le droit de lire, ces gens-là auront des droit de vote. Ils ont des CPC. Ils auront des billets de vote, ils seront autorisés de lire Mais pas de se faire élire C'est déjà une restriction Donc celui qui a, le, qui a le droit de délire Il a le droit de se faire élire ah ben absolument. Absolument. Là c'est la constitution, ce sont les lois Quand vous avez le droit vous avez consciemment Mais c'est pas conséquent élire. On a les deux droits, où on <rire> peut avoir un C'est pas conséquent On peut avoir un, oui surtout de se faire De délire et de ne pas se Non, on peut, on peut avoir, Normalement la constitution prévoit les deux pour tous citoyens et citoyennes évidemment mais c'est pas à dire que c'est conséquent il y a le code électoral qui vient contredit ce qui c'est pas contredis. même le code le code électoral mm -hmm. même la constitution mm. alors par si exemple si tu as double nationalité tu peux éligible mais Il y a des postes où on ne peut pas être élu quand il y a double nationalité. Mais c'est à qui on a refusé C'est bon, une, restric... bon, une je... restriction. On, on peut venir d'après oui, pour oui. démontrer que cette oui, constitution oui. contient beaucoup de restrictions sur ces droits qui nous ont montré de, de discuter mm -hmm. ici. Merci beaucoup, euh, Léon Sengenakouma. Je suis également avec Tassie Siboumana. Tassie Siboumana, on a constaté lors d'un euh, rôle électoral. Il y a la population qui a boudé. Qu Qu'est-ce vous en dites Il y en a qui abusent euh de leur position pour faire croire à l'opinion que le droit de se faire inscrire ou d'élire devient une obligation. Ce n'est plus un droit, ça devient une obligation. Mmh. Or, Mais on a on a expliqué que c'est le devoir civique. Les devoirs sont bien indiqués, les droits sont bien indiqués dans la Constitution. Quand vous vous entretenez une confusion, ça devient plus grave. Les droits sont les droits, les devoirs sont les devoirs. Il faut pas transformer un droit en devoir, ou vice-versa. Mmh. Alors, quand un roi ne vous sert pas, il vous est loisible de l'exercer ou de ne pas l'exercer. Absolument. Ça, c'est un principe. Vrai. faut pas continuer à mentir au peuple. Alors, partant de cela, les Burundais, ça fait quand même pas mal de, de séances qu'on participe aux élections. Est-ce que finalement, ces élections nous ont servi à grand-chose C'est l'une des questions qui méritent d'être posé et qui peut être la cause du désintéressement de la population dans le processus d'enrôlement ou même de participation aux élections de façon effective. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que si les Burundais participent aux élections, est-ce qu'ils sont dirigés par ceux qu'ils ont élus Ce n'est pas non plus évident. Ça peut être encore une autre raison pour désintéresser la population dans le sens de participer de façon enthousiaste au processus électoral. Mmh. Troisième raison, et pas de moindre, c'est ce qu'on compte justement des dirigeants qui ont été élus. Peu importe la façon. Avoir les problèmes qui minent le Burundi, avoir la situation socio-économique dans laquelle les Burundais se trouvent, est-ce qu'on peut se dire... Vraiment, il est enthousiasmé de participer réellement aux élections sans espoir de voir un changement en perspective. Ça peut être aussi une raison de démotivation. Alors, je vais faire une petite comparaison. Tantôt, il y en a qui parlait de l'évolution, euh, passant dans le sens de dire... Euh, Il y avait des des régimes dictatoriaux parce que c'est des coups d'état euh, monarchiques monopartites. Monoparti. Alors, est-ce que maintenant on est on est mieux Jusqu'à ce que et ça je le dis à regarder même -delà de nos frontières. Uh -huh. Est-ce qu'il n'y a pas risque de faire revenir dans les esprits des gens à passer à finalement au système de coups d'état on le voit mais c'est une réalité justement pour dire si réellement on participe aux élections qu'on analyse des gens peu importe la manière ou qu'on a on lise des gens d'une formation x et que finalement ce ne sont pas ceux là qui nous dirigent et que ceux qui nous dirigent et nous dirigent de la façon dont nous voyons est ce que finalement nous avons la latitude de les changer quand nous voulons il, il n'est pas Il y a un risque de, de, il y a risque. de, de, ta, de à Taché est en train de prendre non, pour, euh, pour de uh -huh. Et ce n'est pas le cas du Burundi dont je parle seulement. Qu'est-ce que vous avez vu en, en Afrique de l'Ouest Est-ce que maintenant vous croyez que la population est mécontente parce qu'ils sont dirigés par des poutchistes Ça dépend de comment ils se sont comportés après le poutch. Et ça dépend de la motivation qui les anime. Mais, mais aussi, comparaison n'est pas raison. Je crois, non, non, que, ça, je je crois que, que coup d'État au Bourouni, ça sera une grande erreur. Toi, ça sera ajouté de, toi de te... au feu. C'est toi qui l'as dit. <rire> le réflexe revient. Les deux contextes oui. ne sont non, non, pas les mêmes. Ça sera ajouté de l'huile. En 2015, un coup d'État a raté ici. Mais il y a une autre personnalité qui est Agitega. Parmi les chefs d'acquisition, il oui. y aurait... Non, tu l'as bien dit, ça Et pourquoi ça a raté? Ah oui, ah ah. mais ça peut être que le réflexe... Peut-être que ce n'est pas le moment. Oui. Ça euh, pas de je ne crois pas que le, le peuple, de le peuple, c'est oui, là autre chose. Peut, si on ne fait pas attention, ne faisons pas attention. Je vous assure que... Non, que les les vous erreurs on recommit, parce qu'en 1993 aussi... Si les élus continuent à se comporter comme non, an les anciens petits... En 1993, on poutils. a fait un coup d'État. Oui. Les erreurs existent. Mais peut-être, selon oui. Oskar, oui. que le, si coup, si si le coup d'État, ce pas une réponse. Si, si les à se comporter de la manière dont ils se comportent aujourd'hui, sachez bien que nous allons retrouver... On répète les erreurs, mais ça ne sera pas amélioré la situation, comme en Afrique et dans l'Ouest. Mais j'ai population qui acclame Ah ce oui. qui venait de faire le coup d'état ah Comme oui. ce sont En disant Vous ne connaissez pas un coup d'état Mais vous faites une révolution Il mm -hmm. chassait ce qui avait été soi disant élu Oui Vous comprenez C'est une situation. C'est très oui. grave. Les de Tarot donc, de plus en plus un mot de taxe au pouvoir. Une Ça, c'est une réalité. De en de Merci à Tassien Oscar Ndouarou vous étiez là lors de l'enroulement des électeurs. On a vu qu'il y a pas mal de Burundais qui ont boudé. Ça serait dû à quoi Bon, j'ai pas compté, mais j'ai vu le cas. Je sais pas. Faire la comparaison. Si les C'est la majorité qui a boudé ou c'est nombre de qui ont boudé. On a passé mais au bureau de vote là où on attendait 6000, c'était 200. Mais la réalité c'est que il y a des on a mis pris de mesures de forcer les gens voilà. à aller voter. Voilà. Moi-même j'ai vu là où pour aller au marché, il fallait montrer le, le oui, que vous allez vous avez été inscrit, mm -hmm. ce qui était bizarre. Mais comme il a déjà dit Tatien, je pense que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui joue un grand rôle. Parce que 2020, les gens ont voté. Ils avaient beaucoup d'espoir que la vie va s'améliorer. Parce que quand on participe dans une activité comme l'élection, on s'attend ce que les gens qu'on ils ont fait beaucoup de promesses. Mm -hmm. Et la population s'attend à ce que la vie s'améliore. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des élections dans un contexte où presque rien ne marche. Mm -hmm. Le pays est presque paralysé dans tous les coins. Euh, nos fisque voir le transport sur le plan socioémique euh, nos fisqué voir les, les prix au marché nos fisqué voir tout, tout tout la vie est devenue très cher mm -hmm. le peuple est fatigué malheureusement si ça continue comme ça dans les années à venir on aura toujours des élections chaque 3 ans ou 2 ans mm -hmm. euh, jusquà je sais pas quand il y aura beaucoup beaucoup de d'appels à participer dans des élections Et mm -hmm. si les gens qui sont élus n'améliorent pas la vie des, des, des citoyens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont refuser même d'aller dans ces marchés mm -hmm. pour montrer vraiment combien ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est en train de se passer. Mm -hmm. Parce que les élections, ça devrait être une, une consultation à la population pour que qu'elles puissent choisir des gens mm -hmm. qui, prennent les qui prennent les positions et qui vont les servir. Et les personnes, OK, elles devraient vraiment demander à rendre compte. Mm -hmm. euh, mais si cela ne se matérialise pas, on va perdre même le sens de participer à ces élections. Mm -hmm. Donc, les, les élections ne seront plus euh, cette excuse qu'on essaie d'utiliser aujourd'hui pour rester au pouvoir en disant que okay, vous êtes là parce que le peuple vous a élu. Mm -hmm. euh, ça va être dévoilé et le peuple euh, va vraiment dire non. Donc, il ne faudrait pas attendre jusqu'à là Là, il faut interpréter les, les autorités vraiment à penser à ce que ces élections soient vraiment libres, transparentes et équitables pour tout le monde, afin que vraiment ça serve, ce que ça devrait servir, renforcer la démocratie que nous avons amorcé dans le pays. Mosaïque Je rappelle à vous qui venez de capter la radio-télévision Issa Nganiro que vous êtes à l'écoute de l'émission Mosaïque qui porte sur le rôle du citoyen burundais dans les préparatifs et participation aux élections. Nous sommes avec trois invités, à savoir Léon Sengda Koumana, Tansel Siboumana et Oscar Nouarugira. Comment est-ce que le citoyen burundais peut procéder au changement s'il si y a des faillances de séduit Qui mandaté. l'a mandaté S'il y a des faillances, de le... <rire> c'est de, <rire> de le remplacer. Mais, mais, mais par le processus, de le de le par le processus <rire> électoral. En principe, oui. oui. En démocratie, quand les élus satisfont aux attentes de la population, et les élus sont encouragés. Mm -hmm. Mais quand ils ne satisfont pas aux attentes de la population, ils sont immogés de leur fonction par les mêmes citoyens via l'urne. Mm -hmm. Par rapport à l'électorat. C'est tout à fait normal. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la logique du pouvoir, d'une poignée de gens qu'on appelle oligarchiques, qui gouvernaient depuis mmh. l'esclavage jusqu'à l'aujourd'hui, le c'était logique et n'a pas encore changé. Tassiel a aussi dit. Mmh. Parce que on ne voit pas de changement, on n'a pas de balai rajouté. Mais l'idéal du changement est toujours là. Le peuple aspire hein, à vivre un état de droit, à vivre un état démocratique. C'est une inspiration. C'est un idéal. mais on n'est pas encore là. Mm -hmm. c'est c'est dire que ah, la, la, la démocratie citoyens, pour laquelle vous avez lutté est vouée à l'échec Non, c'est pas vous encore. Vous... Le résultat négatif n'est pas un échec. Mm -hmm. Dans dans Loschers, un résultat négatif peut beaucoup aider pour avancer. C'est un chimiste <rire> qui parle. <hein. rire> <avancer>. ah ouais. <rire> Alors, qu'est-ce qui l'étreigne en fait, ces droits et libertés des citoyens de manière générale et en particulier dans le processus dans les processus électoraux C'est ça les lois. Ici, on a vu que les lois euh, ne sont pas... Euh, d'ailleurs, à, à part qu'il y a des lois liberticides, il y a des lois liberticides depuis la Constitution d'ailleurs, mm -hmm. les lois ne sont pas respectées appliquées pour faire respecter ces droits et libertés. Deux, les élus ne sont pas redevables devant nos même citoyens. Mm -hmm. Ils se comportent comme il veulent même le président, même les, les, les véritables mandataires du du peuple burundais, du peuple burundais, des citoyens, ce sont les députés et les sénateurs qui ne foutent rien là au parlement, mm -hmm. qui ne s'occupent pas ni du pote de de lois qui qui faut respecter le citoyen, le peuple, des lois qui contribuent réellement à, à l'avancement de nos oppositions démocratiques, mm -hmm. qui va dans le sens de, de préparer d'organiser des élections mm -hmm. libres, apaisées, transparentes démocratiques. Bon, c'est ce qu'on évoque quand on dit comme ça, mais pas c'est pas encore approprié au Burundi, mm -hmm. au Burundi si on pouvait arriver à des élections acceptables au moins ça serait déjà mieux mmh. que ceux qui sont ceux qui ont participé que les gagnants et les perdants acceptent ce qui s'est passé c de, ça serait déjà mieux le citoyen alors pour exercer ses droits et devoirs liberté, il faudra qu'il condamnit à se battre pour qu'il y ait le vote des lois qui répondent à ses attentes. Comment On dit que la constitution est votée par référendum. Si la constitution est, est votée par référendum, il faudra que le citoyen soit informé du contenu de cette constitution pour qu'il aille voté ce qu'il connaît, ce qu'il sait. D'ailleurs, avant que la loi ne soit programmée pour le référendum, il y a d'abord l'élaboration de la loi. par le ministère de, de, de Duterte. Particulièrement le ministère de l'Intérieur pour les élections. Il faut que le ministre puisse non seulement puisse cons co co consulter les, les partis politiques mais il faut aussi qu'il organise des réunions sur si les changements en profondeur qui vont intervenir dans cette constitution. Il ne se fait pas de prendre toute une constitution avec mmh. 300 articles et aller demander à la population de voter oui ou non si le contenu d'une chose que la population mmh. qui ne connaît pas. 2 mmh. il faut que au-delà de la constitution, il y a des lois qui sont votées par le Parlement. Il faut que les députés, ces sénateurs qui représentent, qui doivent être, représenter et défendre les intérêts du citoyens du peuple, soient vraiment à la hauteur de cette émission. Puisque aujourd'hui, on voit qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette émission. Mmh. C'est là où le citoyen, parce que le citoyen, de lui-même, il ne le pourra pas. De lui-même, ne pourra pas. Mais à travers son parti politique, à travers les institutions, à travers les élus, ils peuvent faire la pression et arriver à ce résultat. Où il doit réellement être associé au processus électoral de manière transparente, mmh. de manière rassurante. Apaisé aussi. Et de manière apaisée. Donc, le citoyen, pour faire prévaloir ses droits et libertés, il devra se forcer pour être informé. Forger son parti politique à être informé. Mmh forger euh, les députés des institutions à représenter, à défendre réellement ses intérêts, à commencer par le chef de l'État mm -hmm. parce que c'était une institution aussi mm -hmm. élue par la, la population mm -hmm. à aussi suivre les élus en ce qui concerne la redobabilité un élu qui ne répond pas aux promesses qu'il a tenues lorsqu'il s'est fait élire on devra ref... si le... bon, aujourd'hui ce sont des listes bloquées s'il si est inéluce, il faut que toute la liste c'est cruel, il faut que le citoyen refuse de voter des, des, des, des individus qui, qui, qui finalement oeuvrent pour les intérêts égoïstes secteur et non pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays pour l'intérêt du citoyen alors ça va, ça sera un long processus parce qu'il faut éduquer le citoyen il faut éduquer le peuple il faut sensibiliser le citoyen il faut sensibiliser le peuple il faut mobiliser les citoyens il faut mobiliser le peuple pour le changement. Mmh. Et je crois aujourd'hui au Burundi on avance quand même même même tout ce que nous disons. Je, quand j'écoute les opinions des différentes opinions quand hein, officiellement ou officieusement le vent de la du changement déjà commence. Oui, nous sommes au chapitre de contributions et appels. Est-ce qu'on peut espérer de bons résultats aux prochaines échéances électorales Non. Pourquoi non C'est déjà biaisé. Comment j'ai pas parlé de la constitution. Il y a des dispositions de la constitution qui sont restrictives pour ces élections. Mm -hmm. Les gens qui ont une double nationalité ne peuvent pas se s'offrir pour certains postes. Mm -hmm. Les indépendants, oui, lui, il a parlé de, de, de, de 40%. Mais moi, je me pose de la question. Vous prenez une circonscription électorale. Mm -hmm. Dans une circonscription électorale, prenons une coalition faite par le SNDD et FDD, mm -hmm. l'IPRONA, le froude debout, le sénat, prenons les quatre. Pour avoir un député, la constitution exige deux pourcent. Et vous prenez un indépendant pour avoir un député dans la même constitution, 40 40 de constitution. c'est ça c'est une restriction énorme. Deux, vous avez cité l'article 7 de la même de la même constitution, 7. Vous avez dit et c'est vrai que le peuple peut exercer sa souveraineté indirectement par référendum mm -hmm. ou directement par ses représentants. Oui. Alors, la constitution a retiré ce pouvoir oui. du parlement, mais n'a ce pouvoir est concentré dans les mains du président mm -hmm. parce que le président peut refuser une loi votée par le parlement mm -hmm. sans explication. Avant, il devait demander une deuxième lecture, mais ce n'est plus autorisé. Ce n'est plus autorisé. Les députés n'ont plus aucun droit aucun droit de sur les actes du président. Vous tout ça C'est ça, cette constitution. Et au-delà, même au niveau de l'exécutif, les ministres sont redevables, non pas devant le chef de l'exécutif, mais redevables devant le chef de l'État. <rire> Il y a un article, je ne le, je ne le connais pas, mais c'est comme ça. Hein? Ils sont redevables devant le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État, le seul qui est autorisé à donner les orientations. C'est ça non seulement à donner des orientations sur la politique et sur le gouvernement, mais je pense que c'est de sa compétence uniquement. Pas, ce n'est pas le gouvernement, le Parlement n'a aucun qui représente le gouvernement. Donc, je conclue que pour nos citoyens, le combat est encore entier. Mm -hmm. Le chantier est encore entier pour faire prévaloir ses droits, ses libertés. Il y a les droits civils et politiques, il y a les droits socio-économiques, il y a les droits... Il ne faut pas uniquement parler des droits électoraux. Non, mm -hmm. D'ailleurs, à un certain moment, puisque cette élection n'amène aucune valeur ajoutée, euh, on a vu, vu qu'il y a une sorte de, de démotivation. Ils ont expliqué pourquoi cette démotivation. Si la démotivation continue, à un certain moment, ils vont abandonner ça. Merci beaucoup, Aléonce Nguyen-Dakoumana. Nous sommes dans les dernières minutes. Euh, Tassien Siboumana, vous venez d'entendre ce que Aléonce Nguyen-Dakoumana vient de dire. Euh, Il y a à espérer de bons résultats pour les élections prochaines. Bon, avant de répondre à cette question qui sera sanctionnée par une réponse très brève, je voulais quand même compléter M. Léon, Honorable Léon, sur mm -hmm. euh, le rôle du citoyen euh, dans la consolidation ou dans la jouissance de ses droits mm -hmm. en matière électorale. Il d'abord un problème, de fond, c'est que la population ne connaît pas ses droits. Euh, Elle doit donc ça. trouver des mécanismes pour être informée sur ses véritables droits. Mm -hmm. -ce Parce qu'on qu ne peut pas revendiquer ce, ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Est-ce que l'erreur ne serait pas celle de, des partis politiques, euh, oui, oui, de ses formations politiques L'erreur est partagée entre plusieurs groupes. Il y a d'abord les dirigeants, mm -hmm qui doivent être l'œil et l'oreille de, de la population. Les, les textes, pourquoi on a songé à, à traduire le texte en Kirundi C'était dans le sens justement d'aider la population à connaître le contenu de des de, de, de différents textes. Mm -hmm. Mais quand vous les traduisez et que vous les gardez dans les tiroirs, et encore une fois, ils ne le sauront pas surtout que la majorité de la population est analphabète. Mm -hmm. Il y a aussi le ministère donc, de l'Intérieur. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'éducation civique. Il y a les, les sociétés les organisations de la société civile, il y a vous les médias dont nous nous le faisons toujours Mais maintenant on est en train de vous le faire. Pouvez, euh, vous pouvez le faire davantage et si vous nous avez invité beaucoup de, de, de à beaucoup d'occasions mm -hmm. et que vous fixez des thématiques relatives aux droits des citoyens, mm -hmm. on sera obligé de d'en parler mmh. et ça c'est la première euh, action qui doivent qui doit être menée par beaucoup de gens y compris même la population 2 c'est quand même d'être très très exigeante en envers les, les dirigeants d'où la notion de redevabilité dont parler enance un dirigeant vous le respectez c'est vrai mais quand même vous lui demander des comptes d'une façon ou d'une autre or Ici, chez nous, malheureusement, ce qui devrait être fait, c'est l'Assemblée nationale qui devrait demander des comptes à l'exécutif. Mmh. Mais malheureusement, je suis obligé de le dire, on a une Assemblée nationale qui ne sait pas quelle est supérieure à l'exécutif. Sous d'autres cieux, elle est même aimé le président de la République. Elle est censée le, le, le Premier ministre. Elle est un devant le Parlement. Pourquoi Vous, vous, vous n'avez pas analysé pourquoi les ministres doivent s'incliner quand ils, ils sont appelés devant le Parlement Oui, c'est la souveraineté. Ce qu'ils reconnaissent, c'est que le pouvoir législatif est supérieur. Est Parce qu'il qu'ils représente le, le peuple qui les a C'est pourquoi ils peuvent, même l'Assemblée nationale, démettre un ministre. Exiger la démission ou la euh, le limogeage d'un ministre. Ça, ça, pas ça, ça, ça fonctionne, mais le chef de l'État a dit que le Parlement burundin... Justement, c'est ça que je... C'est la troisième action dont je voulais parler, <rire> oui. justement. La population doit être exigeante envers ses partis politiques. Par quel moyen on, a, on, a, on constate oui. que la Constitution oui, ne oui. permet oui. pas aux gens non, non, à s'exprimer librement, il même est... descendre dans la rue. Si, si il faut mais parler ça, de non. partis politiques, comme vous aimez le dire, ça suppose qu'il y a des membres. Et ces membres doivent exiger à ces partis politiques de confectionner des listes qui regorgent d'hommes et de femmes capables justement de savoir l'émission qui seront confiée Et pourquoi n'est pas élever de... ces listes et que les gens se et défendent Je suis tout à fait d'accord. Oui. Ça, Ça peut passer. être au niveau parce que, que les listes li ça ymane oui, liste, oui. des accords oui. d'arusha non non non les listes bloquées non ça n'a rien à voir moi j'étais -lis ah, oui, listé bloqué oui, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est c'est pas ça la souveraineté la du pays oui. s'organiser autrement mais pas à la même taille que les autres justement donc c'est même si même si on n'est pas encore à ce stade de ne pas autoriser les listes bloquées Si on exigeait que chaque formation politique mette sur les listes des femmes et des, et des hommes capables, instruits, qui savent ce qu'ils doivent défendre, les droits de ces de ces électeurs qu'ils doivent protéger, ça serait déjà un pas. Et cela ne doit pas passer par l'exécutif, ça doit passer par les membres de ces partis qui doivent être regardants et exigeants envers leur chef. Maintenant ce n'est plus le cas. Je vous comprenez que le parlement qui va être élu je n'ai pas en même temps en partie à la question que vous avez posée. Des députés qui seront ici des élections à venir seront beaucoup plus proches du centre de DD que même de leur parti de provenance parce qu'ils vont être redevables devant le centre de DD qui a exigé qu'ils soient mis en position utile plutôt que redevable devant Même la formation politique qui les censée représente. Troisième action, c'est de les censurer lors des élections. Ça veut dire quoi oser ne pas voter pour une formation politique qui vous a produit des dirigeants qui ne sont pas de bons dirigeants. Il faut oser le censurer. Vous restez dans éternel là, les éternelles spéculations sur base ethnique, sur base régionale, et ainsi de suite. Vous allez être toujours mal gouverné mm -hmm. à vos risques épériques. Au, au fin, risque de vous taxer, de, de, de, fin, de mener une, une contre-propagande. Non, ça s'est passé à Bouvanza. On l'a vu. Non, c'est les troupes <rire> qui sont bien dirigés et non, Ils n'ont qu'à ils sont ceux qui dirigent. Mm -hmm. Moi, je n'ai qu'une voix. Mm -hmm. Je n'ai et ma dernière Je question... dis des principes. Oui, oui. La dernière, c'est de savoir revendiquer le droit par voie légale. Vous vous rappelez de la loi des finances au Kenya dernièrement. Ça a été revu grâce aux manifestations. Et la manifestation est reconnue par la constitution bourrondaise et même par les autres lois. Il faut arriver à défendre nos droits, y compris le droit de manifester. Parce que c'est une des voies d'exiger la redevabilité à nos dirigeants. Alors, pour terminer en répondant à votre question, oui. euh, vous dites... Oui, est-ce euh, qu'on peut, peut espérer, espérer. De, de bons résultats Je venais ou... de répondre en partie qui <rire> ne font rien espérer en termes de bons résultats. D'abord, on n'a pas d'ossin pour la, les élections de 2025. Mm -hmm. On les a vus à l'oeuvre en 2015, en 2020 et, et sous d'autres Est-ce que mena ils ont changé Ça c'est la première réponse. La deuxième, la façon dont ces élections ont été préparées et sont en train d'être conduites n'augure rien de bon. Mm -hmm. Enfin, il y a des bourbundés qui ont été privés du droit de se faire élire. Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils le, le sont parce qu'ils sont le, les faux les faux citoyens qui ne pourraient pas faire autant que ceux qui nous dirigent ou faire mieux que ceux qui nous dirigent la réponse a été réponse. a été qu a été qu'ils n'ont pas droit se faire lire justement pourquoi ce droit n'est pas reconnu et aujourd'hui vous êtes membre du CNR donc vous ne pouvez pas changer de parti quelle histoire quel cynisme c'est assez il n'y a pas d'espoir euh, non pas tellement merci beaucoup Oscar Ndouarugira un dernier mot Qu'est-ce qui doit être fait pour que ce droit à l'expression du citoyen soit effectif au Burundi Alors, moi je crois qu'il faut d'abord comprendre le contexte de tout ce que nous sommes en train de parler. Il y a une population, oui. une population qui délègue à travers les élections, des gens qui sont au pouvoir, qui forment l'État, judiciaire, le législatif et tout ça. Et ces gens vont élire des lois ou décréter des lois. Et ces lois devraient gouverner tout le monde et devraient vraiment donner euh, intérêt d'entente pour que tout le monde se sente vraiment concerné. Alors, ces lois créent un, un espace, un espace politique où finalement tout se joue. Il euh, y a des structures de l'État comme la CENI, d'autres qui doivent organiser l'administration et tout ça faciliter à ce que tout le monde puisse se sentir vraiment dans le jeu. Mm -hmm. euh, cet espace est exploité par aussi des, la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques et c'est là où se fait la politique normalement. Mm -hmm. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler, pourquoi les le citoyens ne jouissent pas pleinement de ses droits Il, il devient victime de ce qui devrait vraiment l'aider, qui ne l'aide pas. Parce que les partis politiques devraient jouer son rôle, leur rôle pour vraiment renforcer ses citoyens. Mais l'État aussi devrait faciliter ça. Si l'État bloque les partis politiques pour qu'ils ne fonctionnent pas comme il faut, ça, ça devient un problème. On est handicapé. Et finalement, on se trouve dans un contexte où euh, on, on essaie de protéger. Ce qui arrive au pouvoir, ils adoptent le principe du protectionnisme parce qu'ils pensent qu'ils peuvent garder le, le, le pouvoir jusqu'à la fin, alors que ça ne se fait jamais. Euh, on ne peut pas garder le pouvoir pour l'éternité, parce que les autres le convoitent. Et plus vous regardez, plus vous vous, vous, vous éloignez de ce pouvoir, plus vous vous, vous, vous, vous coupez la, la liberté aux autres, plus vraiment vous engagez ces gens à chercher même les libertés à reprenant le pouvoir. Malheureusement, c'est le cycle qui continue. Ceux qui prennent le pouvoir par force ou par n'importe quoi, euh, après avoir vraiment c'est euh, très bâti sérieusement, mm -hmm. à la longue, ils vont répéter la même chose. Mm -hmm. C'est ce qui est malheureux. Alors, pour moi, je pense que euh, cette population qui est là, la population burundaise, euh, qui est appelée à aller voter, à participer dans des élections comme ça, Elle devrait être vraiment euh, remercier après par vraiment de bons politiques qui vont aider à cette population à s'épanouir et soit encouragés à y participer davantage. Si c'est le contraire, ça crée vraiment une situation où la population va se sentir comme si elle est exploitée, elle est utilisée pour les intérêts des politiciens, ce qui n'est pas du tout bon. Et à mon avis, aujourd'hui, si on me demande ce que nous allons gagner à partir de ces élections, ma prière c'est que d'abord les élections soient paisibles et c'est possible. Et j'interprète à tout le monde vraiment de faire tout pour que les élections, je l'ai dis même si c'est le même plateau, les élections ne sont pas la fin du monde. Après les élections, la vie va continuer. Mm -hmm. Il ne faut pas vraiment que les élections troublent la paix euh, du pays. Mm -hmm. euh, au niveau de l'équité, au niveau de la transparence, ça c'est une autre histoire. Mm -hmm. Je ne vais pas me répéter parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui se jouent euh, à travers ça. Euh, même la façon dont on a participé à à, à l'enrôlement des, des électeurs, parce que c'est là où la fraude des élections commence, l'officier électoral. Mm -hmm. Si vous ne savez pas comment ça a été construit euh, et vous venez au démembrement et tout ça euh, vous ne participez pas dans tous ces processus. Le résultat c'est celui qui organise qui connaît bien mm -hmm. quel est le résultat qui va sortir mais pour moi euh, j'espère que les Burundais vont garder le sang froid et protéger la pluie. Merci beaucoup Oskar Ndouarugira. C'est sur ces appels et contributions que je boucle ce débat qui portait sur le rôle du citoyen burundais dans les préparatifs et participation aux élections prévues au mois de juin de l'année en cours. Je dis merci à nos invités, le politicien Léon Sengu-Nakoumana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Je remercie mes collègues. Je remercie les auditeurs aussi, mais Je souligne que nous avons beaucoup parlé des lois, nous avons parlé beaucoup des institutions pour faire respecter les droits et libertés des citoyens. Bon, disons, on a parlé de, de, des élections, mm -hmm. des élections électoral ah, Alors, finalement, quand on écoute tout ce que nous avons dit, la meilleure solution, bon, il y a évidemment l'éducation de, de, de la population, la sensibilisation, la mobilisation, mais au-delà, il faut que l'accord d'argent soit réhabilité, parce mm -hmm. ça contient toutes ces garanties. Il faut aussi que la constitution de 2018 soit révisée parce qu'il elle contient beaucoup de restrictions de ces droits-là, mm -hmm. ces droits de mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, J'étais autour de ce plateau également avec le politicien Tassien Sibomana, membre de l'UPRUNA. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également d'avoir songé à moi, mais c'est après autant de mois que vous aviez oublié que j'existe encore. On fait le tour de rôle. Et je serai très à l'aise pour éduquer la population quant au respect des droits qui, qui, qui sont votés d'ailleurs par ces gens qui nous dirigent. Oui. Merci beaucoup. Merci euh, oui J'étais aussi autour de ce plateau, également autour de ce plateau avec Oscar Noorugira, expert en planification. Euh, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour m'avoir invité et je remercie aussi mes collègues ici et nos traditaires qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. <rire> L'émission d'aujourd'hui vous a été conjointement préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec le service anglican pour le développement communautaire durable à la cabine technique. J'étais avec Érico Imana et Innocent Imana. Médan Niongourou était à la réalisation. Évariste Nzikobanyanga, j'étais à l'animation de ce débat. Bonne suite de nos programmes. à la prochaine. on